Pour l'amour d'une femme, pour l'amour d'une femme, Eugène ne s'est jamais remis du suicide de son papa chéri.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 D'une femme, Eugène ne s'est jamais remis du suicide de son papa chéri.